Parce qu'elle ressemble à un visage où le temps écrit son passage Mon âme Parce qu'elle a souvent voyagé de cœur en cœur sans s'arrêter Mon âme Parce qu'elle a un peu trop servi, un peu trop dit Je t'aime aussi, mon âme Ma si pourtant me plaire depuis je ne peux m'en défaire ton âme et parce qu'on mille rides vive tant de wagons suivis sa Mon âme qu'elle est pareille à la souffrance cette vieille amie de mon enfance Mon âme qu'elle a dormi dans L'éternité de quelques nuits, mon âme, ton âme a su pourtant me prendre, depuis je ne peux m'en défendre de ton âme. Parce qu'elle n'a plus beaucoup de pages Au fond de son livre d'images Mon âme Que souvent quand elle voudrait rire Des larmes se cachent en son sourire Mon âme Et parce qu'en ses yeux l'oiseau tombe résumant les chagrins du monde Mon âme Me tendre un piège, moi qui ai subit tant de siège, ton âme, Parce qu'aujourd'hui elle me fait vivre, premier chapitre de mon livre ton âme, parce qu'à mes yeux elle est si douce, qu'on dirait comme elle Parce qu'elle fait partie de ma chair Qu'elle fait racine dans ma terre Ton âme Ton âme a su me faire écrire Ces mots que je n'ai pas su dire Je t'aime Ton âme a su me faire écrire Ces mots que je n'ai pas su dire Je t'aime